وميت إلله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الجهاد محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال في النار المعبد. donc aujourd'hui c'est le cours numéro huit dans l'explication du livre كشوش بُهت avec les commentaires du Cheikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al Madkhali et donc euh, on avait commencé à… En fait on avait terminé d'expliquer le texte, une partie du texte du Cheikh euh, Muhammad al Wahab et euh, on avait lu jusqu'à la fin presque de ce passage-là, toutefois à la fin il y avait un petit point qu'on avait, qu avait, euh, qu avait comme laissé tomber, Puis, donc je vais, je vais commencer par lire cette partie-là.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 فإذا كنت تدعو فإذا كنت تدعو الله أن يشفع أن يشفع نبيه فيك فأتعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعتيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأسراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة أطلبها منهم فإن قلت فإن قلت هذا رجعت إلى عبده الصالحين التي ذكر الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أن أعطاه أن أعطهم الله الشفاعة وأنا أطلبهم مما أعطاه الله لشيخ محمد بن رهاب سيلدي المشرك مشرك Moi, je demande au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il me donne la shafaa cest c'est-à-dire qu'il me donne son intercession. Pourquoi Parce que Allah lui a donné. Allah a donné l'intercession au prophète, sallallahu wa sallam, et donc je la demande du prophète, sallallahu wa sallam. Et donc, le chef il répond en disant que la réponse à ça, c'est de dire que Allah wa sallam, lui a donné la shafa'a, mais il t'a interdit de la demander à quelqu'un d'autre. Que à lui, c'est-à-dire de demander à quelqu'un d'autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, il n'invoquait personne avec Allah, ça c'est le verset 18 dans surat al jin donc si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que son, que, ton messager, que son messager soit un euh, intercesseur pour toi, Alors obéit à Allah ﷻ. Lorsque lorsqu'Allah te dit de ne pas invoquer personne avec lui, hein? Et il dit également que Allah il a donné la chafa'a à un seul prophète wa et non seulement au prophète Muhammad alayhi wa sallam. Par exemple, ça a été rapporté authentiquement que Allah va donner l'intercession à certains anges. Donc il y a des anges qui vont intercéder pour certains euh, parmi les minimes. De même que Al-Afrat, Al-Afrat, euh, j'ai vérifié, c'est les jeunes, hein, les jeunes qui, qui sont morts avant la puberté. D'accord Et aussi, ils auront une intercession. Et Al-Auliyah, les gens qui sont rapprochés d'Allah, qui craignent Allah, et qui croient en Allah, ceux-là, ils ont également une intercession au jugement dernier. Donc, est-ce que tu dis, dis à ce mouchriq Est-ce que toi tu prétends que tu peux demander à toutes ces personnes-là l'intercession directement hein, Parce que Allah leur a donné. Si tu dis ça, le chef dit, si, si tu dis ça, ça veut dire, si le mouchik dit ça, alors ça veut dire que si tu dis que tu peux le demander directement de ces gens-là l'intercession, ça veut dire que tu es revenu à l'adoration des hommes pieux que Allah a interdit dans son livre. Mais si tu dis non, c'est-à-dire si tu ne dis pas cette parole-là, si tu dis pas que tu peux leur demander à eux directement, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as prétendu au début, qu'Allah yani lui a donné au prophète sallallahu alayhi wa et donc je, la, je lui demande directement, et bien ça, ça, cette parole-là que tu as dit, le fait que tu dis non, que tu ne peux pas le demander aux autres, que, et ça, ça prouve que tu ne peux pas également le demander au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord Donc on va continuer maintenant l'explication de ce passage-là qu'on a lu la dernière fois. Le Cheikh a donné quelques commentaires au sujet de cette citation-là, et on va l'aller ensemble, Le Cheikh dit, Donc il dit qu'on a expliqué que la réponse aux gens de Bahlil, aux gens de Balal, est de deux façons, soit qu'elle est d'une façon qui est générale, ou bien soit qu'elle est d'une façon plus spécifique, qu'on qu les réfute d'une manière plus spécifique. On a donné l'exemple pour la, la manière, on a expliqué déjà la façon générale comment on a, en fait, maintenant la façon plus euh, détaillée, et eh bien <تصفيق> او سوف بيان أن من اعداء الله المشركين وغيرهم من اهل الاهواء والضلال من لهم اعتراضات على دين المرسلين الذي ارسلهم الله به رب العالمين يسدون به الناس عنهم ومن تأمل النصوص الكتاب والسنة وجد ذلك كالصبح الشارق ولكن الله لهم بالمرصاد ومن محيط. je, S. ta a الله à la voix de, de, des prophètes et à la voix d'Allah. En fait, c'est que il y a parmi les, parmi, euh, les ennemis d'Allah, ce pas uniquement les mouchriquins, mais ça, on peut inclure dans ces gens-là également euh, les gens de Bid'a aussi, et les gens de Balal. Ils rentrent avec les mouchriquins dans cette catégorie-là. Ça ne veut pas dire que tous les gens de Bid'a sont des mouchriquins, Mais ça veut dire que dans leur manière de s'opposer à la vérité, ils rentrent dans cette catégorie-là de mushrikin, parce qu'ils cherchent des moyens pour se détourner de la révélation d'Allah, et pour dévier les gens de, de, de, voie, de la voix euh, du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sûr que parmi les mushikim, parmi les, les gens du Beda, il y en a qui sont euh, pas en dehors de l'Islam, il y en a qui sont des mu'minim, des muslimim. Sauf qu'ils ont des bidards ah qui les font sortir de la Sunnah, d'accord. Euh, toutefois, il y a, il y a certaines formes de bidards ah qui sont assez graves pour faire quelqu'un quitter l'islam et les faire sortir de la foi de l'islam. Donc, il faut voir. C'est pas toutes les c'est pas toutes les bidards ah qui sont au même degré. C'est pas toutes les bidards ah qui sont au même niveau. Il y a des bidards ah qui sont coûteux et chers qui font quitter quelqu'un l'islam. Puis il y a d'autres bidards ah qui sont pas aussi euh, sérieuses, dans, est aussi graves par rapport à d'autres, et donc wa faut aller wa wa Donc on, les, on peut associer les gens de Beda'a euh, avec les Mushrikim euh, dans certains points, puis dans d'autres points, bien, ils ne sortent pas de l'Islam, ne sont pas au niveau qu'on les traite comme des Mushrikim, sauf qu'ils ont des ressemblances avec les Mushrikim. Parce que déjà en fait, le fait de faire une Beda'a, ça a un lien très très euh, proche avec la bid'a, ah, dans le sens que Allah Subhanahu Wa Ta'ala dit, est-ce qu'ils ont des associés qui leur légifèrent dans la religion, qu'est-ce que Subhanahu Wa Ta'ala n'a pas permis Donc celui qui suit une bid'a, ah, c'est comme s'il légifère dans la religion d'Allah Subhanahu des, Wa Ta'ala des règles qu'Allah n'a pas permis, et ça c'est une forme de shirk, parce que c'est uniquement Allah l'autre qui a le droit de légiférer des règles dans la religion d'accord et donc euh, et à beaucoup d'autres points il y a des ressemblances les chefs lelam nous t' mis à, à mentionner des exemples à ce sujet là donc ça c'est juste un point en passant ensuite le chef a dit que les gens de, de Bira les gens de chirk etc les gens de l'égarement ils ont toujours des Euh, des, des paroles ou des, des arguments par lesquels ils cherchent à s'opposer euh, à la religion des messagers d'Allah subhanahu wa Et ils essaient d'obstruer le chemin aux gens qui veulent suivre le chemin d'Allah subhanahu wa Et celui qui médite sur le sens des textes qui sont euh, des textes du Coran et de la Sunna, il va voir en réalité que Les preuves qu'Allah a mentionnées pour réfuter ces gens-là sont aussi claires que les rayons du soleil. Et Allah en réalité, il est aguets par rapport à ces gens-là et il les enveloppe de tous côtés. Ensuite,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 غيره ولكن نحن مذنبون والصالحون لهم جاه عند الله وانا أطلب من الله بهم que le deuxième point c'est que au du chef Muhammad ibn de de de de d'arguments que les mushrikin à l'époque du prophète sallallahu alayhi et يعني ils avaient quelque chose de de shirk et des superstitions qu'ils suivaient toutefois il y une distinction entre a eux entre les temps du prophète et les mushrikin du cheikh a une Hein, qui viennent tout droit de d'Iblis, dans le sens que eux ils argumentent en disant par exemple, nous, on ne sait pas le shirk avec Allah Taala, on, on, on témoigne que uniquement Allah Taala euh, est celui qui crée et qui donne la subsistance et qui donne un bienfait ou qui peut nuire, et que personne en dehors d'Allah Taala ne peut faire ça et qu'il n'a pas de partenaire, et que Mohammed ne peut rien par lui-même, il ne peut pas nous faire... Ni nous nuire, ni nous euh, profiter euh, et encore moins Abdelkader ou autre. Toutefois, nous sommes des pêcheurs et ces gens-là sont des gens pieux et ils ont donc un, un, un degré spécial et ils sont rapprochés d'Allah S.W.T. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait On demande à Allah par ces hommes-là. Ok Ça c'est leur shubhah. Ça c'est un exemple de leur shubhah qu'ils sortent pour ou pour essayer de justifier le shirk qu'ils font on a mentionné cet exemple là plusieurs fois mais c'est important de rappeler tout le temps pour que ce soit bien clair أو غيرهم من لفسان رجاء شفاعتها في جلب المصالح ودفع المضار فكانوا كفارا بذلك بشهدة القرآن وهكذا مشرك زماننا يفعلون ويعتقدون فحكمهم كحكمهم ومن تشبه بقوم فهو منهم الشريف nous a donc Cheikh Abdu'l-Wahab, il nous a donc indiqué la réponse à cette chouba. comment leur répondre en disant que ce que le messager d'Allah alayhi wa sallam, a combattu à son époque, ils, ils avaient eux aussi affirmé que c'est Allah subhanahu wa le seul créateur et le seul pourvoyeur et le seul qui peut nous profiter ou nous nuire. Euh, toutefois, eux quand ils faisaient le shirk, ils cherchaient le secours en les hommes pieux ou en leurs idoles ou à leurs, euh, leurs objets d'adoration qu'ils trouvaient comme des arbres ou des pierres ou d'autres choses, quand ils cherchaient le secours à ces choses-là, et quand ils faisaient ça, ils souhaitaient leur intercession, ils cherchaient leurs intercessions dans le but de déloigner un mal et de faire venir un bien. Donc ils étaient des koufars à cause du fait qu'ils avaient pris ces intercesseurs-là et ces intermédiaires-là par le témoignage même du Coran. Et euh, de la même chose que les mouchirikines d'aujourd'hui qui font et qui croient, la même chose que ces mouchirikines-là au temps du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam par rapport aux aouliyah et par rapport aux salihins, les hommes les, les hommes pieux, à dire qui sont enterrés, qui, ils vont à leur tombe et ils cherchent euh, le bien de, de ces hommes-là. Et donc, le, le verdict au sujet des mouchirikines au temps du prophète C'est le, le verset au sujet des mosquées de notre époque hein, qui adorent ces, ces choses-là et ces hommes-là. C'est le même que le verset au sujet des mosquées au temps du prophète et celui qui ressemble à un peuple, il est un des leurs. Celui qui ressemble à un peuple, il est un des leurs. Si, si la personne qui leur ressemble, c'est-à-dire si la personne qui les émet ou qui leur ressemble les émet dans Euh, quelque chose qui est kufre alors il est kafir s'il si les imite dans quelque chose qui est shirk il est un Si s'il les émette dans quelque chose qui est haram alors il est, il est un pécheur il a fait quelque chose de haram et si il les émette dans quelque chose qui est permis alors là dans ce cas là c'est autre chose mais encore là c'est déconseillé il faut toujours essayer d'éviter de leur ressembler même dans qu est ce qui est en imoubah ok et là donc euh, après لشيخ ذو الأمر الثالث يضاح الرد على من قال أن نشركي هذا الزمان أنا لا أريد عند استشفاعي للفالحين شيئا منهم من جلب مصلحة أو دفع ضر بل أريد من الله وإنما قصدتهم استشفاعا وتوسلا بهم لقربهم من الله وقدافتهم لديه Donc le Shaykh dit que la troisième point c'est que et on a clarifié comment répondre à celui qui dit parmi les Mushrikins de notre époque Non je veux pas euh, je veux pas lorsque je cherche l'intercession par les Saïdeshin je, je cherche rien de, la, de leur part. De, je, je cherche rien de leur passe Mais moi, je ne sais pas de, de demander euh, qu'ils m'amènent un bien ou qu'ils m'éloignent d'un mal. Mais je veux ça d'Allah subhanahu wa taala. Mais je veux uniquement euh, chercher l'intercession et euh, chercher un moyen par eux, pour, euh, du fait que eux sont proches d'Allah subhanahu wa taala et qu'ils ont un statut de, de, de sacré ou bien qu'ils sont très très rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc c'est à cause de ça que je cherche leur intercession et un moyen pour disons yani arriver par eux à Allah subhanahu wa ta'ala et le chef il dit qu'on leur répond par le sens apparent du coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَيَدُرْهُمْ وَلَيَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَا إِشُفَاءَ أُولَا إِنْدَ اللَّهِ Ce verset-là, je vous conseille de l'apprendre par cœur, parce que c'est une bonne, c'est vrai, c'est une bonne référence pour quand vous, vous argumentez avec quelqu'un parmi ces gens-là. Vous lui dites ce verset-là, puis après il est bouché complètement. C'est le verset 18 dans, le, dans la sourate Yunus. Oyabudun min duni Allah, ma la yadrhum wa la yansfahum, wyaqulun haala ishfaala 'inda Allah. Fin la suite. Allah y Donc, ça veut dire, et ils adorent, en dehors de Allah, ce qui, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent cela son sont non intercesseurs auprès d'Allah. Dès, est-ce que vous, avez, vous allez apprendre à Allah ce qu'il ne connaît pas, ni dans les cieux et, dans, et sur la tête, cest Allah ne connaît pas, c'est c'est c'est interpréter là une aliya est claire donc يعني اخي الله مؤمنين كيسون دي مشركين ان ديزا سبحانه de ce que lui associé d'accord et le chef dit pour ben éclairer que la فهي التي يرجوها المشركون من عباد من معبداتهم، وأما المثبتة فهي التي أثبتها الله عز وجل في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع عليها علماء المسلمين الذين لا يجمعون على ضلاله. الشيخ دي بوك ك. Il est important de comprendre qu'il y a deux catégories de chafa ou deux sortes de chafa wa et chafa bien entendu c'est l'intercession. donc il y en a deux catégories il y en a une catégorie qu'allah a affirmée dans le coran puis il y a une autre catégorie qu'allah a niée dans le coran ok donc euh, il faut bien comprendre la, la distinction entre ces deux là celle qui est affirmée et celle qui est niée celle qui est affirmée euh, celle qui est niée C'est celle que les musulmans espèrent de la part de leur Bible, ou de la part de ceux qui les adorent. Ok Pour ça Allah est en train Dans ce sens-là, « shafâtu ne sera pour les musulmans aucune utilité, parce qu'ils ont fait le shirk. Parce que les gens qui intercéderont au jugement dernier ne pourront jamais intercéder pour quelqu'un qui a commis le shirk ne pourront pas interpréter pour quelqu'un qui a commis le shirk, ok Donc, euh, dans ce sens-là, elle est liée la shafa'a pour ces gens-là. Et il y a une, une shafa'a qui est affirmée, c'est la shafa'a pour euh, la shafaa qui est affirmée. Sheikh dit que c'est la shafa'a qui est affirmée par Allah dans son livre et que le Messager d'Allah alayhi wa sallam a affirmé dans sa sunnah et celle au sujet de laquelle tous les ulama, parmi les ulama de, de l'Islam euh, ont été tous d'accord à son sujet euh, et, euh, le sheikh, il le il dit à la fin, "wa la yajma'una al-balala", c'est-à-dire, c'est basé sur un hadith qui, qui dit, "la tajtami'um masi al-balala", c'est-à-dire, ma ne va pas se réunir ou se mettre d'accord sur quelque chose qui est un égarement, ok? Et ça c'est une preuve, et yani, y que, yani, si les musulmans se sont réunis sur une chose, hein, quand on dit les, les musulmans, on parle des ulama, de la quand ils sont tous d'accord sur une chose, et en particulier les Sahaba et les, ceux qui sont venus, les Sahaba et les, les premiers les ulama des premières générations, s'ils se sont mis d'accord sur une chose, ça ne peut pas que ce soit un négat Et si la ummah n'est pas réunie, c'est justement parce qu'il y a une valeur et donc il y a... <cười> <rire> il y a une partie qui est sur le et une autre partie qui est sur le balala. ok. Et si c'était le haq sur laquelle ils étaient eux, ben tout le monde serait d'accord avec eux, hein? Donc cela L'important, l'important de comprendre dans l'irtilaf, c'est pas qu'il y a un irtilaf, mais c'est de comprendre pourquoi il y a une irtilaf. C'était, c'était quoi la cause de ce irtilaf? c'est ça qu'on veut comprendre. Puis une fois qu'on a compris la cause du khilaf, alors c'est facile par la suite, Inch'Allah, de, de comprendre maintenant euh, comment résoudre ce khilaf. Le, le, le plus grand fiqh, c'est de comprendre non, parce que c'est ça la base pour le reste. C'est tu la connaissance des autres choses du fiqh, la Zaka, Al-Hajj ou Al-Sawm,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 يشفع عنده إلا بإذنه والنصوص في ذلك كثيرة معلومة وبها يبطل أو يبطل ما تعلم ما تعلق به المشركون القبوريون القبوريون في الصالحين الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعفي الشفاء ونحن نطلب منه مما أعطاه الله Donc ici le Cherif dit comme quatrième point parmi les choses qu'on a mentionnées dans le texte de la semaine passée de Abdu'l-Wahab, il y a l'explication claire par les textes du Qur'an et de la Sunnah que la chafaqah est une chose qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa taala et elle ne peut pas être à personne et elle ne peut pas être en, en rien excepté Après la permission d'Allah subhanahu wa taala, il dit Allah taala dans al le verset 255, c'est Ayat al-Kursi. "Manda الذي يشفى عنده إلا Qui peut intercéder auprès d'Allah taala excepté après sa permission. dire personne peut intercéder, demander l'intercession ou intercéder pour quelqu'un, excepté après la permission d'Allah subhanahu wa Allah dit وكل الملائكه في السماوات لا تهني شفاعتهم شيئا leur intercession n'a aucune utilité ne servira à a voulu et pour ce, et que Allah a agreeing. il a été satisfait de cette personne et les textes sont très, très nombreux à ce sujet là et bien connus. Et avec ça, on a réussi à détruire l'argument euh, euh, que les mouchriquines utilisent pour essayer de justifier le shirk qu'ils font. Parmi les mouchriquines de notre époque qui adorent les tombes et qui exagèrent au sujet des hommes pieux, et qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné la shafara, et donc nous on la demande directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأمر الخامس إدارة المشركين الجاهلين الذين لا يعرفون الفرق بين التوحيد والشرك بدليل, بدليل قولهم إن الالتجاء إلى الصالحين في جلب المصالح ودفع المدار ليس بالشرك وذلك بمسألتهم عن إقرارهم أن الشرك حرام وأنه أعظم من الزمى وان الله لا يغفر لا يغفره وهم بذلك لا يعرفون حقيقه الشرك الذي الكتاب ولا عنه سؤال الذكر وغير ساء On, a, on est capable de répondre par la suite aux mouchriquins ignorants qui ne connaissent pas la différence entre le shirk et le tawhid. Et ici, il y a un point important à comprendre, il y en a qui pensent que ceux qui sont ignorants ne sont pas des mouchriquins, ok Ils pensent que c'est seulement si les gens ont eu la connaissance de l'islam et qu'ils l'ont rejeté qu'ils deviennent des mouchriquins, mais qu'avant avant ça, on ne les appelle pas des mouchriquins. Et donc, ils pensent que c'est seulement ceux qui ont, qui ont la connaissance qui sont les mouchélkins. Alors qu'en réalité, il y a le mouchélkins qui est Jahel et le mouchélkins qui ont Mais les deux sont les mouchélkins. Qu'ils soient ignorants ou qu'ils aient la connaissance, ils sont des mouchélkins. D'accord Après, il dit le chef, euh, ils ne comprennent pas la différence entre le chef et le Tawhid, et ça, c'est la réalité. Souvent, quand vous voyez ces gens-là, Ils, ils débattent ou ils essaient d'argumenter pour dire que ce qu'ils font n'est pas shirk, et ben, comme le chef il dit, ils disent, lorsque tu leur parles, ils disent, euh, non, le fait de se tourner vers les hommes pieux, hein, dans le fait de, de, de leur demander de nous amener un bien et d'éloigner un mal, ils nous disent que ça, ils nous disent que ça c'est pas le shirk. Et donc, ça c'est après, si tu leur demandes, est-ce que le shirk c'est haram, Ils vont dire, oui, c'est haram. Et si tu leur demandes, est-ce que c'est plus grave qu'un zina Ils vont dire, oui, c'est plus grave qu'un zina Et si tu leur demandes est-ce qu'Allah va pardonner le shirk Ils vont dire, non, Allah ne va pas pardonner le shirk. Et malgré tout ça, ils ne connaissent pas la réalité la réalité du shirk telle qu'elle a été clarifiée et expliquée dans le Coran et dans la sonnah. Aleykum salam wa Donc... Euh, Ils ne demandent pas hein, ne demandent pas aux ulama au sujet du shirk qu'est-ce que c'est. En fait, ils se détournent. Ils essaient toujours d'éviter de, de, de poser la question aux ulama sur la réalité du shirk et ils n'acceptent pas la, la, le conseil, les gens qui donnent des conseils au sujet de ce, à ce sujet-là. Comme est mauvais ce qu'ils font. Après, euh, le cheikh Mohammed bin il dit... فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن اللتجاه إلى الصالحين ليس بشرك ففي le point qu'on vient de mentionner ils disent non moi je fais pas le chirk avec Allah non pas du tout et ils disent je me tourne vers les salihin et ça c'est pas du chirk cheikh al-Zihadih هي شبهه المشركين في في ذاك الزمان وفي هذا العصر فإن شبهة والأعطادي المشركين كأوعدتات وفترة وسلم كل من غلط الصالحين فإنه يقول إنني لا أعبد الأصنام والأوثان ولا أشرك بالله شيئا ولكن نلجأ إلى الصالحين لقربهم من ربهم وقدافتهم عنده ولأن لهم ما يشاءون عند الله فنحن نلجأ إليهم ونطلب منهم رفع حاجاتنا من جلب المصالح ودفع المدار، ويزيدون على ذلك تلبينا بأنهم قوم عصاة، وأن العاصي لا يستجاب له، فليس هناك طريق لقضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم وشفاء مرضاهم، ونح ذلك إلا عن طريق الصالحين الأحياء والأموات كما زعموا. دوك Euh, ici le chèikh dit que les gens, tous les gens qui ont exagéré au sujet des hommes pieux ils disent non moi je n'adore pas les idoles, et je n'adore pas les euh, les, les, les objets les arbres les, les roches et toutes ces choses là et je ne fais pas le chèkh avec Allah un et moi je me souviens même les chrétiens etés quand tu leur parles. Une bonne fois faites cette expérience avec des chrétiens, des catholiques en particulier, hein. si vous leur dites pourquoi alors vos églises il y a toutes les statues et les croix et les images hein, dans les églises, si vous rentrez, vous allez voir des statues, des dessins, des images, des croix, toutes sortes de trucs yannis que ces gens-là prient en demandant d'Allah subhanahu wa Donc si vous parlez même, allez voir le prêtre, demandez-lui pourquoi vous vous priez ces idoles, vous priez ces statues-là, ça c'est de l'idolatrie, et regardez qu'est-ce qu'ils qu va que faire, Ils ont dire non, on ne prie pas ces idoles-là, on fait juste leur monter un respect, des fois c'est une autre méthode parmi les méthodes des mouchriques, c'est de changer la, la réalité des choses qu'ils font, donc par exemple, au lieu de dire adorer, vont dire respecter, ok, comme si en réalité ça c'est pas cher. Mais en réalité, ce c'est de l'adoration la, qu'ils font, sauf qu'ils refusent de l'appeler adoration, pour pas qu'on puisse dire par la suite qu'ils sont des idolats ou des moucherkins. Ok, ça c'est une autre méthode de ruse qu'ils utilisent, pour essayer de justifier ce qu'ils font. Ensuite, le chien dit, non je ne fais pas le shirk, je fais juste me tourner vers les palichins, parce qu'ils sont proches d'Allah, et parce qu'ils sont saints, et donc Euh, ils ont, euh, ils ont auprès d'Allah ce qu'ils veulent. Ils ont de la part d'Allah, ce tout ce qu'ils désirent. Et donc nous, on se tourne vers eux et on demande à, à eux pour qu'ils nous donnent qu'est-ce qu'on recherche. Euh, Yanni soit pour nous amener un bien ou pour nous éloigner d'un mal. Et ils ajoutent du, du talbis, il Yanni. Ils couvrent l'affaire en disant que ils sont des pécheurs. Et celui qui est pécheur, Allah va pas répondre à son à son invocation. On sait que le prophète Sallam, il a parlé de l'homme qui était en voyage a Il a est le Ciel, L'homme qui est tout tout sérieux dans le débat, il lève ses mains vers le ciel, il dit « Oh Allah, Ya Rab !» euh, Et ses vêtements, c'est sa, sa nourriture, qu'est-ce qu'il boit, tout ça c'est haram, il est rempli de haram dans sa vie. Alors comment Allah va répondre à son invocation Donc celui qui fait des péchés c'est vrai, il risque de ne pas être exaucé de la part d'Allah s.a.w.t. Donc eux ils utilisent cette chouba pour dire bon, eux ces hommes qui là, ils sont des hommes qui n'ont pas de péché. Et ou bien qu'ils ils sont tellement pieux et tellement proches d'Allah, Allah les écoute mais il ne les écoute pas à nous. Hein. Donc on a besoin absolument de passer par ces par ces autres créatures, par ces autres êtres qui sont proches d'Allah. Et en faisant ce ça, c'est comme si c'est une chubha en réalité qui leur ferme complètement la porte pour se diriger sincèrement vers Allah subhanahu wa Et c'est comme si ils étaient en train de dire en réalité que Allah ne peut pas nous aider, excepté si on passe par autre que lui, et si on, excepté si on prend des intermédiaires. Hein? Et, et, et c'est vraiment diabolique, y a une, cette chouba. C'est comme si, au lieu de se repentir, Allah nous wa ta'ala Allah a dit, Allah nous a dit, Allah nous a dit, Allah de demander pardon à Allah pour le péché qu'ils ont fait, de purifier leur vie de tout ce qui est haram, cesser de manger le haram, cesser de boire le haram, cesser de s'habiller avec le haram et de faire le haram, pour que Allah, par la suite, lorsqu'il s'adresse à lui directement, Inshallah, Allah va répondre à leur doa, et va exaucer leur doa. Mais au lieu de ça, ils cherchent un autre, un autre moyen, c'est de rester dans le haram, puis de demander à ceux qui sont déjà, eux n'ont pas de haram. Et ça, c'est une autre telle talbis Et donc, euh, c'est pour ça que vous voyez que les gens qui vivent dans le shirk, habituellement, sont toujours dans le péché. Et, et pour eux, le péché, c'est toujours relié avec le les, les shirk. Même dans les, dans les cérémonies qu'ils font hein, dans les pays musulmans, quand ils font des, des, quand ils célèbrent les, les fêtes des soldes divins de ces auliyah, Ils font toujours avec ça une sorte de foire ou bien une sorte de comment on appelle euh, pardon il y a des défilés il y a des, il y a de la musique il y a des, il y a de la danse il y a des jeux pour les enfants même comme vous savez comme les parcs d'attractions il y a des il y a des trucs là qui hein, la foire oui c'est ça Donc il y a la cabre Wali, à proximité, et là autour de ça ils font plein de jeux pour les enfants, de la musique, de la danse. Hein, il, y a tout, il, y a des, il y a des chevaux, il y a des gens qui viennent avec toutes sortes de trucs, hein, des activités que les gens viennent pour s'amuser, etc. Donc avec le chef il y a toujours des péchés reliés. Étant donné qu'ils n'ont pas besoin d'être pieux, ils n'ont pas besoin de craindre Allah eux, parce qu'ils ont d'autres gens qui s'occupent de ça pour eux. Hein, et qui, donc, vont s'occuper de faire en sorte que Allah accepte leurs actions et leurs dou'as à leur place. Donc, c'est pour ça, c'est ça le danger du shirk aussi, que ça amène les gens de plus en plus vers le haram. Non. Non, ça, enfin, c'est permis si la personne est vivante. On va aller pour ça si la personne est vivante, c'est permis de le faire parce que tu, bon, tu vois quelqu'un et tu, tu as l'impression qu'elle est plus, plus pieuse ou qu'elle qu craint, qu craint plus Allah ou quoi, mais ça c'est basé sur qu -ce qu'est-ce qu que tu penses de la personne, toutefois c'est seulement Allah qui sait quest ce qu'il a dans le cœur de la personne, et est-ce que la personne a réellement cette, euh, cette, cet état-là ou cette situation-là que tu lui euh, attribues. Mais c'est permis, parce que le Prophète sallallahu sallam il a demandé, je pense à Omar ibn al-Khattab, de faire un du'a pour, pour lui, et des choses comme ça donc. Euh, Ce n'est pas nécessaire que la personne à qui tu demandes de faire un du'a pour toi et il est vivant, que la personne soit nécessairement meilleure que toi, puisque le Prophète sallallahu alayhi wa n'a pas de doute qu'il est meilleur qu'Omar ibn al-Khattab et pourtant il lui a donné, euh, il lui a demandé de faire un du'a pour lui, alaykum sallallahu alayhi wa toutefois euh, Toutefois, il faut que la personne soit vivante, et c'est ça une des différences avec ce que les bouddhistes font. Ils demandent à des personnes qui sont mortes et enterrées de faire des doigts pour eux, ou bien de les rapprocher, euh, de les rapprocher dans l'hôpital. Euh, on peut, par exemple, faire un doigt pour quelqu'un qui n'est pas là. Et on demande à l'hôpital de lui donner quelque chose ou de le guérir ou autre, ou autre chose de ce genre, ça c'est permis. Euh, et il y a un ange qui va qui vient et qui dit tout ce que tu as invoqué, Allah s'il te demandé pour quelqu'un en son absence, et ben, l'ange dit et toi aussi que tu es la même chose. Donc pour ça, c'est dans ce sens-là c'est permis. Ok. Donc en ce qui concerne ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est comme si comme je disais, il dit وإنما هو استشفاع وتوسل ووافض ووافطة ويظنون أن الشرع الشريف لا يمنع من ذلك ولا يعتبره شركا وإنما الشرك عند من يعتقد أن المعبودات من دون الله تخلق وترزق وتحي وتميت وغير ذلك ولهذا دائما يرددون من قديم الزمان ومشرك زماننا يرددون بأننا لا نعتقد في الصالحين خلقا ولا إيجاد يعني لا نعتقد أنهم يخلقون شيئا أو يجد يجدون شيئا ولكن لقربهم من الله فإننا نطلب منهم أن يرفعوا الحاجاتنا إلى الله وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة الشيخ الفي. اوكي أوكي ces gens là ils ont dit que il qu'il n'y a pas d'autres moyens pour arriver à satisfaire nos besoins wa comme Donc, ils croient que la seule façon de régler leur, leur malheur, et de guérir leurs malades et d'arriver euh, à régler leurs problèmes, c'est de passer par ces hommes pieux-là, à cause du fait qu'ils disent que c'est eux qui, hein, qui sont prêts à l'aspartementale. Et à l'aspartementale, en fait, si on, si on voit quelqu'un de ces gens-là, par exemple, on leur demande. Est-ce que est-ce que pour vous, vous pensez que c'est comme interdit de demander à Allah subhanahu wa directement Est-ce que si vous demandez à Allah directement, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas capable de vous répondre C'est grave quand même, qu'ils ont des péchés et tout. Et tout. A dit, hein Allah dit, » N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant pour faire ça C'est ça, c est, c est ça là, quand ils mettent, ils essaient de passer leur aql, ils essaient de, baser, de se baser sur leur aql. C'est vrai, c'est comme les, les mouchriquins, l'exemple que tu donnes, ceux qui ont dit par exemple, euh, qui ont dit, euh, vous, les mouchriquins ont donné cette Shubha aux musulmans au du Prophète, dis vous vous ne mangez pas la viande qui, la, la, la viande que vous égorgez vous-même, avec vos mains, vous la, vous la mangez. Mais la viande que Allah subhanahu wa taala lui-même a égorgée ou bien a fait mourir, vous la mangez pas. Hein? C'est comme une choucroute qui est? si vous trouvez une bête qui est morte, c'est qui qui l'a fait mourir? C'est Allah. Pourquoi vous la mangez pas? Mais celle que vous coupez avec votre propre main, vous la mangez. Et Allah subhanahu wa taala il dit dans, dans cette à propos de ce, cette choucroute, Allah il a fait descendre un ayat. Il a dit wa in atta si vous les obéisez, obé obé euh, c'est-à-dire, vous commencez à manger les bêtes mortes à cause de cette shubha, qui est, qui est rationnelle, j'utilise soi-disant une logique pour essayer d'argumenter avec les musulmans. Si vous les obéissez obé dans cette logique, vous devenez des mouchriquins, aussi, parce que vous désobéissez à Allah, et vous, contre, vous allez contrairement à la voix d'Allah, en vous balançant sur une soi-disant raison ou une logique, qui est contraire à ce qu'Allah a révélé. Et tous les gens de, de Kof et de Shirq, pour essayer de justifier le Kof et le Shirq qu'ils font, il faut toujours qu'il y ait une, une certaine logique, une certaine raison derrière ce qu'ils amènent. Hein Sinon, ils ne pourraient pas arriver à tromper les gens aussi facilement. Hein Donc, l'argument qu'ils utilisent qu'on qu a expliqué depuis tout à l'heure, on voit qu'il y a une logique derrière cette euh, soi-disant argument. Toutefois, c'est ça, c'est une chouba. Ce n'est pas une, un argument qui est, qui est basé sur une connaissance correcte. Et aujourd'hui encore, les koufars, quand ils veulent éloigner les musulmans en dehors de l'islam ou les faire quitter l'islam, ils leur viennent avec des chubra comme ça. Hein quand par exemple, quand les koufars, ils veulent dire aux musulmans, par exemple, de ne pas se voiler, ils leur disent, mais ça... C'est pas correct de se voiler, quand la femme se voile, ça la rabaisse, c'est une forme d'esclavage, c'est ci, c'est ça, ils ont même des arguments pour essayer de convaincre les musulmans d'abandonner l'ordre d'Allah s.a.a.a. et le problème avec les musulmans qui écoutent ces arguments-là soi-disant et qui se laissent tromper et qui abandonnent le commandement d'Allah ta'ala pour satisfaire à ces soi-disant arguments, hein Euh, donc, le cheikh, il explique et il dit, il voit que qu'est-ce qu'ils font Ils pensent que ça, ce n'est pas du shirk, Qu'il cherche seulement l'intercession et un moyen pour arriver à Allah natale et un intermédiaire. Et ils croient que yale, la Sharia n'a pas interdit ce qu'ils font et que ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme étant shirk. Donc, euh, ils disent que. Le shirk, pour eux, c'est de croire que ces choses-là qu'ils adorent en dehors la s.w., que c'est elles qui créent, qui donnent le risque, qui font vivre et qui font mourir. Hein? Et c'est pour ça qu'ils répètent toujours, depuis l'ancien temps, et même les mouchriquils d'aujourd'hui, ils disent encore ça aussi, ils croient que, euh, ils disent que, par exemple, nous, on ne croit pas que ce sont ces hommes-là qui ont euh, le pouvoir de créer et de faire euh, apparaître des choses c'est uniquement Allah l'frontal qui crée hein. et nous on croit que euh, on croit pas que ils disent nous on croit pas que les hommes pieux ce sont eux qui ont créé quelque chose et ce sont eux qui, euh, qui on croit seulement ou on pas seulement que eux ils sont prêts dans l'frontal et étant donné qu'ils sont rapprochés dans l' à cause de leur piété à cause de leur adoration eh ben nous on demande Allah subhanahu wa ta'ala On demande à eux Qu'ils ramènent nos prières Et nos besoins A Allah subhanahu wa ta'ala Ok, c'est ça ce qu'ils disent Et le sheikh, il dit que ça, c'est ça en réalité Qui est le grand shirk Le akbar, le shirk majeur Qui fait quelqu'un sortir de la religion D'Allah subhanahu wa ta'ala Lé Wa أنه لا يسمع منهم فجعلوا وصائطا بينهم وبينه فشبه الله بالملوك والعظماء من الناس الذين لا يدون عن أفراد رعاياهم حتى يأتوا المقربين منه والحجاب والوزراء فيذكرون حاجة فلان ومشكلة فلان ويحصل من الملوك والعظماء عند ذلك العص على فلان الذي ما كانوا يعرفون عنه شيئا حتى ذكر, ذك ذكر له الحجاب هو الحجاب, الحجاب هي الحجاب نعم والوزراء والمقر والمقربون فقضية الحاجة فهم هكذا يسيئون الظن بالله عز وجل لأنه لا يمكن أن يسمع دعاءهم ولا ينبي طلباتهم ولا يقضي حاجاتهم إلا بواسطة الصالحين فيكون الأمر كما قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فهي شبهة باطلة دور الشيخ مزي Qu ils ont pris en, entre eux, et pourquoi ces shirks, qu'est-ce qu'ils font Parce qu'ils ont pris entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires et ils ont dénigré Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas écouter leur invocation. Et ils ont cru que euh, Donc ils ont fait des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont fait ressembler Allah au roi et aux hommes importants dans ce, dans ce monde, ok Ils ont cru par exemple, ils ont fait ressemblance entre Allah et les rois et les hommes importants de ce monde qui ne connaissent pas l'état de chaque individu. Et donc ils ont besoin des gens qui sont proches du roi, exemple, le roi a besoin de ses conseillers, il a besoin de ses ministres et d'autres pour venir Pour venir lui dire, par exemple, un tel il a un besoin, un tel il a un problème, un tel il faut l'aider, etc. Et lorsque ce ministre ou bien se ce, ce rapproche cette personne qui est proche du roi vient et informe le roi, par exemple, de ces personnes-là. Et là, il ressent une, un, un besoin de, de ces gens-là. Ok? Donc, ils ont fait ressembler Allah à sa création en les comparant à des hommes qui sont des rois mais qui sont ignorants de l'état de ces de ces euh, sujets donc en faisant ça ils ont rabaissé Allah subhanahu wa taala ils l'ont comparé à une créature faible ignorante ok et donc euh, le chef il dit qu'ils ils ont eu une mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa taala et ils ont cru que Allah subhanahu wa taala n'entendait pas leur deh et qu'ils n'étaient pas capables de d'exaucer leurs demandes excepté par l'intermédiaire d'un homme pieux. donc c'est comme Allah SWT dit à leur sujet dans le Coran, lorsqu'il parle des mouchriquins, ils ont dit, les mouchriquins ont dit On les invoque uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah SWT, et donc c'est une choubha qui est fausse, c'est une choubha qui est fausse. فإن اتخاذ الوسائط شرك أكبر وعمل منكر إذ لا فرق بين من يعبد الأحجار والأشجار والأخشاب والشمس والقمر وبين من يأتي إلى قبر من يدعي بأنه ولي من أولياء الله ذكرا أو أنثى أو نبي من أنبياء الله ثم يجعله واسطة بينه وبين ربه يطلب منه قائلا يا فلان ارفع حاجتي إلى الله لتقضى أو ندب يا فلان ولح ذلك من الألفاظ الشركية التي من قالها وفعلها واعتقدها فهو من مهل الشرك بالله الشرك الأكبر. طوّل شيخ الزيد. donc les gens qui ont pris des intermédiaires entre eux et Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceux-là ont fait un chic majeur et leur action est mauvaise. Et il n'y a aucune différence entre eux et ce que les gens font en adorant les pierres et les arbres et les bois et les, les, le soleil et la lune. Et celui qui va à la tombe, il n'y a pas de différence entre cela et celui qui va à la tombe de quelqu'un qui prétend être un wali parmi les awliyads Allah Subhana Ta'ala, que ce soit un homme ou une femme. Ou un prophète parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa taala et euh, qui le prend lui comme un intermédiaire entre lui et son Seigneur et qui dit euh, en disant oh, oh un tel ya a y a Fulan par exemple il va dire y a Tijani y a Ahmed Bamba ou bien <laughs> je sais ça moi y a Badawi ou bien y a Qadir al Ghilani ou y a n'importe qui je uh, ya irfa ila rabbi ila Allah ramène mon mon ke, mon, mon à Allah subhanahu wa ta'ala pour il ne règle hein? ou bien il va dire madad madad ya fulan madad c'est comme si tu demandes un support au euh hein? OK madad ça il demande du support là hein et nous euh, risque d'Allah ta'ala c'est ouais une forme d'isti'ana Wa ouais, wa ouais. madad tbi hafa ndsir wa oui Inna, madad il doit toujours al madad el madad el madad ha aoudou billah donc le cheikh zi donc quand il demande ça tous ces paroles la parole de shirk et celui qui le dit celui qui agit selon cette aqida cette croyance alors il, est, il fait partie des gens du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala qui ا يسور كي اذا دونكيت الاسلام معتت عقيده واشكر الشيخ الذهبي فقل له كنت تقر بأن الله حرم الشرك بان بان الله حرم الشرك اعظم من من الزنا وتقر ان الله لا يغفره فمع هذا الامر الذي حرمه الله wa an wa wa athkur wa et que tu des es d'accord que Allah a interdit le shirk et que c'est plus grand que que le zina c'est plus grand que l'adultère le shirk et tu es d'accord que Allah le pardonnera pas parce Allah Donc tu es d'accord que Allah ne va pas le pardonner parce qu'il ne, il ne pardonne pas qu'on lui fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché en, en, en dessous de, du shirk à qui il veut. Donc si tu es d'accord avec nous là-dessus, alors c'est quoi cette chose-là que Allah a interdit hein, euh, et qu'il a mentionné qu'il n'allait pas pardonner Explique-nous c'est quoi le shirk. Alors tu dis à cette personne-là qui nie qu'est-ce qu'il fait, c'est le shirk c'est quoi le shirk Et il ne sait pas. Le shirk dit et il ne sait pas. Après le shirk dit, le dit, يصمون أذانهم ويمنعون غيرهم من الاستماع إلى الحق ويصرفون أنفسهم عنه وهؤلاء قامت عليهم الحجة الرسالية ببناء العلماء لهم ولكنهم تركوا أعظم الأسباب التي يعرف بها التوحيد من الشرك وتعرف الأحكام على اختلاف أنواعها وما هي الأسباب يا فطن الأسباب هي طاعة الرسل والأنبياء أيام حياتهم ووجودهم ومن بعد الرسل والأنبياء طاعة العلماء الذين يسلكون وينهجون نهج الرسل والأنبياء وطاعتهم والإقبال عليهم ومحبتهم وتصديقهم وترك كل ما يخالفهم إلى آخرهم نعم نشيخ الزكرة Donc le mushyek c'est un ignorant et le shirk il est en catégorie et il est en degré les mushyek sont en catégorie mais la plupart d'entre eux c'est parce qu'ils ne connaissent pas euh, ne connaissent pas que ce qu'ils font et shirk euh, et la, la raison de cette ignorance là c'est du fait qu'ils n'acceptent pas les explications que les gens de les savants de l'islam ont donné par rapport aux différentes catégories du shirk Et Souvent, pourquoi ils n'acceptent pas des ulama C'est justement à cause des shayantines parmi ces gens-là qui essaient de salir à la réputation des, des ulama ou bien qui inventent des mensonges à propos des ulama. Hein, vous allez toujours trouver que les gens de et les gens de shirk, quand ils ne peuvent pas répondre chaque preuve par une preuve hein, et amener des, être capables de débattre, d'argumenter avec des positions solides et des preuves solides et des exemples du aller de la Sunna, qu'est-ce qu'ils font ils, ils utilisent un autre moyen, c'est d'inventer des mensonges et d'essayer de, euh, de faire peur aux gens par rapport à certains ulama et aux gens qui appellent au tauchid. Ça c'est une de leurs euh, manières, une de leurs méthodes. Donc ils disent, ah celui-là il est ci, celui-là il est ça. Hein ils critiquent les ulama qui appellent au tauchid. Mais il y a un lama qui parle de béda, ou des gens qui parlent de béda, qui appellent à la béda, eux, ils les glorifient. Et ça, c'est une des caractéristiques des gens des, de l'égarma. Ils glorifient tout le temps les gens de l'égarma. Les, les, les Même s'ils ont des erreurs qui sont graves comme les montagnes. Mais les gens de Tawhid, les ulama de, de, de Tawhid qui expliquent la sunna et le Tawhid, s'ils si ont... Des, des erreurs comme des graines de sel, ils font des montagnes avec et ils n'acceptent rien d'eux. Alors c'est ça le deux poids, deux mesures qu'ils utilisent. Ils ont un, une balance pour les ulama d'Ahl-Sullah qui suivent le Coran et la Sunnah et qui appellent le Tawhi, et ils ont une balance pour les gens de Beda'ah. Avec eux, tout passe, tout est correct. Mais avec les ulama d'Ahl-Sullah, ils font une petite erreur, et ça y est c'est fini pour eux. Donc euh, on va s'arrêter ici, parce que bientôt c'est la prière dans 10 minutes, et puis on continuera toute cette explication-là, euh, la semaine prochaine, c'est la même chose, c'est comme, c non, ben ouais, parce que tu abandonnes l'ordre dans, d'Allah, tu vas en halal, tu vas dans du haram, en tout basant sur une logique, c'est ça que Iblis a fait. La première, la première erreur d'Iblis, c'était quoi Il a dit, « khayrun minhu, wa khalaqtahu Dans sa tête, Iblis, sa logique, c'était quoi C'est que le feu, c'est plus noble, c'est plus important, c'est meilleur que la terre. Et donc, le feu ne peut pas se prosterner devant la terre. Et donc, j'ai raison de désobéir à l'ordre d'Allah ta'ala. À chaque fois que quelqu'un appelle à s'égarer, à se détourner de la, la voie d'Allah S.W.T., en général, c'est toujours basé sur le fait que quelqu'un utilise une logique. C'est pour ça le danger des aqlanîs. Les gens de Beda parmi les qui aujourd'hui, ceux qui, qui, ce, ce qui essaient de. Et, Mais c'est ça le point d'envie, comme je disais, des Aqlaniyoun. Les Aqlaniyoun, subhanallah, ils utilisent la raison pour détourner les gens du Coran et de la Sunnah. Et donc, euh, ils, ils prennent des, des hadiths qui sont authentiques, ils les rejettent. Parce que c'est en contradiction avec leur raison. Et si le hadith est sahih, mais et si le hadith est darif, mais qu'il est en accord avec leur désert, ou leur passion, ou leurs idées, ils l'acceptent. Et si par exemple, ils vont parler du Coran, ils peuvent parler des heures et des heures d'un verset sans jamais mentionner un autre ayat, ou bien sans jamais mentionner un hadith. Tout de leur tête. Ouais, c'est ça. On va en reparler de ça. On va on va détruire cet arbre, Inch'Allah, cet arbre pourri On pour y comme Inch'Allah. أي سبحان الله وما تعني في سبحان الله وبحمده سبحان الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك